Guide pédagogique Test 4 Compréhension de l'oral. Écoutez les enregistrements une première fois. Lisez les questions et les documents. Écoutez les enregistrements une deuxième fois et répondez. 1. Chers clients, votre magasin UniPrix ferme ses portes à 20h. e e u r s Merci de vous diriger vers les caisses pour faire enregistrer vos achats. Nous vous rappelons que demain dimanche, le magasin ouvre à 9h et ferme à 13h. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt dans votre magasin Uniprix.